Et bonjour à toutes, vous êtes vous un... l'émission 273 de Goodbye Kevin. Vous entendez un petit rire derrière moi, Selena. Bonjour Lena. Bonjour Biro. Ça va Ça va et toi Ouais, c'est la... la fête. Bah ouais. Ouais ouais. Mais pas la fête de trop. Non non non non. Non non non. Qu'est-ce que j'ai préparé de beau aujourd'hui, tu veux savoir oh, veux Alors moi j'avais envie de renouer aujourd'hui avec mon côté rockeuse, euh, rockeuse de diamants si tu veux tout savoir. Catherine Lara quoi. Bo Voilà euh, Alors euh, pour cela Nous allons euh, écouter un extrait du dernier album euh, Du dernier album de qui D'une pointure du showgaze Voilà voilà Ensuite on ira à Détroit avec un super groupe expérimental Ça c'est deux morceaux que je devais vous passer la semaine dernière J'ai pas eu le temps bah, Du coup on rattrape aujourd'hui comme on peut euh, Suite euh, à ça on ira en Australie Pour un petit post-punk Do it yourself et plutôt pop Euh, on retournera à Nashville comme la semaine dernière, mais avec du punk bien vénère cette fois-ci. Et on terminera par une autre pointure du rock indépendant français à écouter quand on est un petit peu frustré. Oh, et euh, eh bien, pour ma part, on va commencer avec un duo parfait pour la sieste, puisqu'ils font de la dream pop. Puis mmh. on, va aller, on va aller du côté du Ghana et sa période faste en termes de création musicale. Petit indice, c'est dans les années 80-90. Euh, et ensuite on va voyager ensemble dans la Mésopotamie teintée de Music House Et on finira pour ma part par un trio de hip-hop de Belfast On n'est pas raccord hein, en termes de Selecta Bah comme d'hab Quand ben... <rire> moi rare. je passe du rock tu n'en passes pas Non non bah c'est euh, es eh, tout principe de cette émission j'ai envie de te dire exact. Sinon ce ne serait pas là On serait pas là, on serait pas sur cette super radio qui est Radio Campus Lille. Exactement. Euh, et bien, on va entamer les hostilités avec The KVB. The KVB, groupe de showgays hondoniens actifs depuis 2010, qu'on ne présente plus En tout cas que je ne présenterai pas aujourd'hui. Non, c'est euh, vrai qu'il y beaucoup d'albums de leur part. Ouais, voilà. Alors là, leur... en parlant d'albums, euh, leur dernier album est sorti début avril chez Invada Records. Il me semble que c'est leur label depuis un petit moment. Mm -hmm. euh, le Bah tiens, j'ai même pas fait mon travail puisque j'ai même pas donné le nom de l'album. Écoute, je peux te dire en tout cas dans un premier temps que l'extrait qu'on va écouter, ça s'appelle Dead of Night. Et que l'album, je vous le donnerai après. Oui, ça s'appelle Trémorze. Il s'appelle Tremors, bah bien sûr. Donc c'est The KVB en ouverture d'émission. Un petit côté un peu électro, mais quand même showgaze. de KBB avec Dead of the Night Dead of Night plutôt on dirait qu'ils disent Lena Lena mais pas du tout peut-être un peu dark pour ouvrir euh, l'émission sous petit morceau Ouais, il y a un côté euh, new wave, je trouve ouais. aussi. Oui, oui oui, complètement. Bon, tu disais que euh, les morceaux qu'on allait passer, quoi les groupes qu'on allait passer, ils avaient pas de points commun ou il y avait pas de Eh ben si, j'en ai trouvé un. Ah. En attendant, euh, le prochain groupe c'est Steel Corners et un ah, peu comme KBB. Mais ils sortent plein d'albums j'aime voilà, bien Steel Corners euh, bah, je t'avoue que moi j'ai jamais trop écouté parce que peut-être euh, trop d'albums ils sortent trop de trucs donc au bout d'un moment euh, je me perds un album que Cuckoo qui est très bien Creature of euh, Night Dead of Night <rire> Day Night Cré je crois que c'est ça qui est très bien ok bon Steel Corners <rire> pour ceux qui les connaissent pas c'est un duo avec une anglaise et un américain et ils sortent des albums depuis 2010 là ils viennent de sortir leur sixième album qui s'appelle Dream Talk oh, oh. Euh, sur leur label oh, oh, oh, oh. Les le croissant <rire> euh, sur leur propre label qui s'appelle Waking Lie Records et c'est sorti en avril dernier et comme son nom l'indique Dream Talk ça parle du rêve c'est dingue c'est dingue et donc sur cet album tu retrouves l'essence de Steel Corner qui reste la même c'est à dire une voix angélique des sonorités synthétique, une mélodie accrocheuse et des guitares léchées. Et, okay. et donc, au final, on a une très bonne Dream Pop qui pourrait euh, être la, la BO d'un film de David Lynch. Et euh, on va écouter Today is a day. C'est parfait. Aujourd'hui, c'est le jour pour les écouter. Mmh. Silk Corner dans Goodbye Kevin. thé style corner avec le morceau today is the day. Today is gonna be the day. Ah, ah. Moi j'avais ce euh, pumpkin euh, en tête. Today is a day. <rire> <rire> OK, très bien. bien on avait euh, voilà. Très bien. <rire> J'espère que, que tout le monde a la rêve quoi. Voilà. Si vous l'avez pas c'est pas grave voilà, ouais. on enchaîne avec wind will euh, qu'est- ce que c'est que ce groupe c'est un peu un super groupe mais il est petit alors super groupe entendez par là un groupe euh, formé euh, de membres euh, d'autres groupes comment <rire> ça ne devrait rien dire il est petit mais c'est un petit c'est pas très connu enfin tu ah, vois oui, voilà okay. c'est plus dans ce sens là c'est pas comme euh, euh, merde comment il s'appelait mienne allez les raconteurs par exemple. oui voilà euh, du coup Euh, il est composé de membres de Spray Paint. Ah oui. Pardon, hein le mien je viens Oui, tu vois, Mienne. Ouais. Donc, euh, du coup, ce groupe-là, il est composé de membres de Spray Paint, d'Idolray, de Powers aussi. Euh, et en fait, eux, ils n'arrêtaient pas de se croiser au fil des ans sur scène, lors des festivals, lors de release party ou autre. Et puis, un jour, ils se sont dit hey, « Hé, mais ce serait cool de faire un truc ensemble. Et si on créait un groupe qui s'appellera Windwheel Ok, très bien, trinque à ça. » Ok pa t'as pas un médiator <rire> C'est ah, oh <rire> aujourd'hui le jour de répète Oh là là flemme euh, Donc c'est plutôt du genre expérimental Et touche à tout Ils ont sorti leur deuxième album Beaucoup de jam hein, si tu <rire> <vois>. <rire> On était avec l'équipe Q enfin, charm avoir un Et euh, en gros ils ont sorti leur deuxième album Big Hotel début mai Sur le label 12XU 12XU 12XU <rire> Voilà, je peux pas vous en dire plus. Là encore, j'ai pas... No... Si, j'ai dit que l'album s'appelait Bigotels. En gros, le principe, c'est qu'ils enregistrent, ils enregistrent, ils enregistrent. Et on a rigolé, on a rigolé et Ils on enregistrent pas de et puis après, ils trient. Donc voilà. Oh, ça, c'est bien, ouais. Voilà. Euh, du coup, on va écouter deux morceaux. Le premier s'appelle Sleep Training et le deuxième s'appelle From Here On Out. Euh, nothing Changes. C'est Wind Will... Toot toot. Voilà voilà, on sent le jam, on... non, on... ça jam. Oh, Je sais pas si c'est parce que tu l'as précisé, ouais. que c'était comme ça qu'ils construisaient leurs morceaux, mais on le sent. Ouais. Ben oui. Le... Bon, bref. <rire> euh, on va partir sur un tout autre style, une toute autre époque, puisqu'on va écouter une compilation qui est sortie, une compilation sortie par le très bon label Soundway Records. Et c'est une compilation sur le Ghana, comme je vous avais précisé en introduction. Compilation qui s'appelle Ghana Special 2 Electronic highlife et un An Afro-Sound in the Diaspora 1980-1993. Si vous avez bien écouté, ça veut dire qu'il y a une première compile qui est sortie. Ouais. que j'ai dit Ghana Special 2. 1 <rire> Et donc, bah c'est une compile qui reprend une collection de 18 morceaux Hightlife, Afrobeat électronique et de reggae, bah, qui illustre, illustre cette époque où bah, la diaspora ghanéenne était en plein essor à travers le rock l'Europe et l'Amérique du Nord, tenons à le préciser, et aussi où ils utilisaient des nouvelles technologies musicales et techniques d'enregistrement pour produire la musique. Un côté euh, modernisation euh, et digitalisation euh, qui était forte euh, à cette époque. On va écouter un artiste qui est relativement euh, connu, quoi très connu, Pat Thomas, avec le morceau Guywani, il y en a plein plein d'autres, c'est vraiment une, une très chouette compilation et qui est disponible globalement dans tous les bons disquaires, comme Bohème Records que vous avez à Lille. Donc tout de suite, pas de tomates avec le morceau Gaiwani. Mmh. c'était Pat Thomas euh, avec euh, Gaywani extrait de la dernière compile Ghana euh, euh, Highlife de Sunway Records. Super super, c'était bien cool. On enchaîne avec Carnations. Carnation, Carnersion, ils viennent de Sydney en Australie. Ils font du post-punk do it yourself, un peu rétro un peu dissonant, et y a une petite touche de pop, d'indie pop euh, là-dedans ils sont vraiment pas très connus genre euh, je crois que quand tu regardes un petit peu leur auditeur, il y a, il doit y en avoir 700, c'est pas enfin en termes de nombre d'écoutes c'est so, pas beaucoup oui. pas beaucoup euh, ils ont juste sorti un EP euh, au format cassette en juin 2023 euh, EP éponyme qui s'appelle également Carnations et ils ont sorti ça chez Urge Records mmh. voilà Euh, donc je te propose d'écouter deux extraits de cette EP euh, Qui est pas mal Le premier s'appelle I Die, Et le deuxième s'appelle Garlands Peut-être ou peut-être pas C'était long à démarrer incarnations avec les morceaux I die et le dernier qu'on vient d'écouter garlands garlands euh, pas mal c'est chouette c'est euh, simple efficace euh, okay, déjà tu... entendu mais très bien mais tu sens la patte aussi un peu euh, bricolé quoi voilà euh, après euh, do it yourself eh ouais faut être bricoleux, bricoleux. Euh... <rire> bricoleur faut être bricoleur Est-ce que ce serait pas le cas Excelment de l'artiste suivant J'en sais rien. <rire> euh, il s'appelle Jarle Flammar, c'est un artiste multi-instrumentiste et DJ. Le terme multi-instrumentiste, et il est important puisqu'en fait, il a la capacité de presque de jouer presque tous les instruments du Moyen-Orient. Alors, moi je me demande toujours, c'est quoi la différence entre instrumentiste et instrumentaliste Je ne sais pas, Lena. Nous allons regarder dans nos dico pendant le morceau qu'on va écouter de Jarl Flammar, qui s'appelle Scorpioness, sorti chez Flammar Records. C'est bien pratique comme nom, <rire> puisque c'est son famille. Et donc, qu'est-ce qu'il nous fait Vous avez compris qu'il y aura un style euh, plutôt euh, de Moyen-Orient dans sa musique, mais lui, il rajoute une patte électronique. <rire> Et du coup, il nous fait une musique house orientale hypnotique qui nous transporte dans la Méso-Orient putami. Ah, c'était ça que tu disais Exactement. en introduction. Exactement. Donc on écoute tout de suite Scorpioness et Charles Flabard avant que je m'étouffe. Nous revoilis, nous revoilous, vous êtes toujours dans l'émission 273 de Goodbye Kevin sur Radio Campus Lille et c'était Jarl Flammard et le morceau Scorpionès. Et sachez qu'on a essayé de trouver la définition et la différence entre instrumentiste et instrumentaliste, on n'a toujours pas compris, voilà. C'était pas satisfaisant du coup, on Écrivez la partage nous... pas quoi. Ouais voilà, parce que bon voilà, on n'est pas sûr de, oh, de notre coup. C'est du bois, pareil quoi. <rire> un peu ça notre conclusion. Wow, c'est bien ouais. Euh et eh bien, repartons à Nashville, dans le Tennessee. Yeah, yeah. Euh on avec Snooper, là on est sur du punk bien bien vénère et sous acide. Bien évidemment, on est sur du Do It Yourself. Au début, c'était deux, un gars, une fille. Puis ils se sont agrandis et ils sont maintenant cinq. Du, du, du, du, du, ouais. du. Ils ont sorti des démos, des EP, des compilations, des splits. Tout ça depuis 2020. Nous, on va écouter un extrait de leur album Super Snooper qui est sorti en juillet 2023 sur Third Man Records. Et en fait, cet album-là, il a la particularité de reprendre quasiment tous leurs précédents morceaux en mode remasterisé et réarrangé. Par exemple, il y avait un morceau qui durait 2 minutes. Maintenant, il en dure 5. Voilà Euh, on écoutera également un single qui est plus récent, qui était sorti en novembre et qu'ils ont également ressorti sur un split album là euh, récemment au mois d'avril ou au mois de mai. Bref, le premier morceau s'appelle Pod et le deuxième s'appelle Company Car et c'est Snooper C'est Snooper, avec le morceau Pod et le morceau car C'était chouette. Très chouette, bien énervé C'était ouais. énergique. On va continuer à bouger notre popotin avec le prochain groupe qui s'appelle Knikap. <rire> Je le dire avec cet accent, qu'ils sont issus du Royaume-Uni et plus précisément de Belfast, en Irlande du Nord. C'est un trio qui fait du hip-hop et ils ont la particularité de chanter en irlandais et en anglais et ils font souvent référence à leur soutien au, au républicanisme. Donc ils ont commencé à sortir de la musique en 2017. Euh, puis après un album est sorti en 2018 euh, qui s'appelle Gag. On va l'appeler Gaig parce que ça avec des chiffres et des lettres euh, et moi j'aime pas trop tu les mm. quand ça écrit, je comprends rien. C'est mon okay. côté un peu vieux. <rire> euh, et entre-temps Oh, boomer si tu veux. Et entre-ded entre-temps, ils ont sorti bah, plein de singles et on va écouter ces singles, on va écouter un single qui vient tout juste de sortir qui s'appelle Fine Art qui est sorti bah sur un plus gros label qui s'appelle Evelyn Evly Evely Recording qu'on évoque souvent et euh, on va écouter un deuxième morceau qui s'appelle Out qui était sorti en 2019 et euh, je trouve que bah il s'améliore euh, dans leur style. Il euh, y a une patte très électro Et euh, je trouve ça assez chouette. En tout cas, c'est un, un groupe que j'ai envie de suivre de près quand leur album sortira sur ce bon label. F ouais, donc en premier on écoute Fine Art et le deuxième c'est Wood de Clean Cap. <rire> <rire> Number one fan His first wave of culture So he understands All the tree He's only started knee school And be sure He just thinks you guys are lethal I know he's a wee bit young Try to keep it from him Denison my yee Cool guard dish I'm new ghost writer 40 odd, -odd rips Smells like cedar Try to, try to talk business than me witches in your teeth back of the glitter Knee <laughs> cap shoe Knackle in shans Good jock who live Stick a wee tune Just for the kids Cause my two ones They love you the bits fuck a Ways up mess We're the general Who too late to get pissed And we spunk Every penny getting off Of our tits There you find me in a snog of a dimly lit shit run-down pub Face all smug in a place I love Seeing how fucked I can get on government funds That's another paint done Already drops all the luring condom And I'll walk some random Standing over me rapping one of my songs My father's all here, it's problem The call, not chocolate, Jerry, the striker and all I can't show a fight on the druggy, I'll buy this Tell me you well, to your Oh, here's going to be later call you crane A car with a blade Oh, and no fuck, get a right the chin Now on, a win -win. <laughs> on a today A mural of a burning police car And chance of get The Brits out Yeah! But this 2022 Rapper with kneecaps mural was unveiled just a piece of fine art Fine art Fine, fine art C-E-I-R-T-I You say it needs more choc-e-ar-la Zicka la rae fee go a la spi a co mark You're wondering why we take ages To release music, we're always on stages All over in different places Rockin' balaclavas in our faces You can never start hating us Won't affect a bit of our wages More merch, more drugs Less cats, more folks More scum, it's an out on cases You can love never start hating us Won't fact a bit of our wages More merch, more drugs Let's cast more folks, more scum, more Fine art We're trying to take the loot, but Billy won't be bothering anymore, it's Mesh, couple of cash, do you want it in your chest, or your knees, or your head? DJ Proofy has the lead, you can break, you can plead, you can tell us what we need, you can change your name, but they're all a the fucking same C'était Nick Cap, j'espère qu'ils vous ont laissé sur les rotules. <rire> C'était trop bien. et eh bien, on va terminer cette émission avec un extrait du dernier album de Frustration, Frustration, Pointure du Rock, Français, Indépendant. Cet album-là, il est sorti en marche chez Born Bad Record, euh, leur label depuis toujours. On va écouter le morceau State of Alert et l'album s'appelle Our Decisions. Alors, si c'est votre décision, allez voter Merci <truits> Comme on a encore un peu de temps, on va se terminer avec le morceau Consumé en français cette fois. Et on vous dit à la semaine prochaine.